いい。

Classique en ce vendredi 24 septembre de l'an 2010. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures.

Comme toujours, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés et regroupés sous la grande bannière c l a s s i q u e On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du folk rock, du southern rock, glitter rock, boogie ainsi que du metal vers la fin. On va entendre entre autres cet après-midi des artistes des groupes comme Neil Young,、uh, a l m o n d Brothers Band, Jethro Tall, April Wine Kings,、uh, Fleetwood Mac, Kiss, Scorpions, Raven et Nevermore.

Malheureusement, Simon f i t z b y ne pourra pas être à l'émission cette semaine. Il a été retenu à l'extérieur, mais n'ayez crainte. Il sera de retour la semaine prochaine avec ses fameux carrés aux dates. Par contre, je vais tout de même faire le tour des éphémérides de cette semaine dans la première heure. En outre, au cours de l'émission, je vais vous présenter le tout nouvel album de la formation de metal thrash américaine Death Angel.

Intitulé Relentless Retribution, ainsi que le troisième album du groupe rock psychédélique Texan The Black Angels Phosphine Dreams. Et à travers tout ça, je vais vous présenter la f a c e 1 au complet d'un album classique fantastique paru il y a 40 ans, une pure merveille, intitulé Tumbleweed Connection. Et、euh, question de souligner le 30e anniversaire de décès de John Bonham, je vais vous présenter une face en entier.

d'un des albums qui représente un des sommets de sa carrière avec Led Zeppelin, l'album double Physical Graffiti qui est sorti il y a 35 ans cette année. En plus de tout ça, je vais vous présenter un groupe de hard rock américain de la fin des années 70 du nom de New England qui a reçu un appui massif de nul autre que Kiss à l'époque. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock.

Tout de suite, on débute en douceur avec un gros canon de la fin des années 60 qui a atteint le numéro 1 du Billboard il y a exactement 41 ans cette semaine. Can't find my way home, d e blind faith. Et au retour, je vais vous présenter les éphémérides. Vous êtes à l'antenne de la radio Campus, la seule d i f f u s e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!

Avec une de leurs pièces les plus remarquables, Can't Find My Way Home, tirée de leur seul et unique album homonyme de 1969 qui atteignait la, le numéro 1 du palmarès Billboard il y a exactement 41 ans.

Cette semaine, un énorme succès au niveau des ventes, même si l'album en lui-même n'était pas du tout commercial. Mais il faut dire qu'il y avait beaucoup de hype autour de Blind Faith et les,、euh, les attentes étaient extrêmement élevées, puisqu'il s'agit、euh, tout de même d'un de、euh, e de des, des premiers supergroupes,、euh, un groupe qui réunissait、euh, Eric Clapton et g i n g e r b r a k e r de Cream et Steve Winwood de Traffic. Malheureusement, beaucoup de gens ont été déçus de cet album qui n'est pas.

Réellement mauvais, mais un peu ordinaire, je dirais, par rapport aux attentes qu'il avait soulevées.、Euh, L'expérience Blind Faith a été de courte durée puisque ça s'est arrêté après un seul album studio ainsi qu'un album en concert et une tournée de spectacles.

f a u t dire qu'au départ, Eric Clapton n'était pas particulièrement enchanté de retrouver le batteur Ginger Baker puisque ce dernier est très dur à vivre. Il n'est pas tellement plaisant comme personnage. Cream venait de se séparer justement à cause, entre autres, de, de, des problèmes de personnalité à l'intérieur du groupe. Et Clapton a tout de suite contacté、euh, Steve Winwood afin de démarrer un nouveau projet musical. Sauf que Baker a réussi à s'immiscer.

À l'intérieur、euh, du projet par l'intermédiaire de Wynwood, ce qui fait que Clapton n'était pas tellement heureux de retrouver son ancien、euh, collègue dans son nouveau projet musical. Ça n'a pas fait long feu. Puis quand Ginger Baker est impliqué dans quelque chose, ça ne fait jamais long feu. Vous êtes à l'émission c l a s s i q c en compagnie d'Alain Lefebvre. Il est présentement 11h15. Comme je l'ai dit il y a un moment, malheureusement, Simon Fédibé ne pourra pas participer à l'émission cette semaine. Il a dû s'absenter.

Euh, donc, il pourra nous présenter ces fameux carrés aux dates. N'ayez crainte, toutefois, il sera de retour la semaine prochaine entre 11h et midi. Néanmoins, je vais tout de même vous présenter les éphémérides du rock. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 20 au 26 septembre? D'abord, le 20、euh, 1970, il y a 40 ans, Jim Morrison, le flamboyant c h a n t e u r des Doors, était acquitté dans un tribunal du comté de Dade.

En Floride,、euh, acquitté d'avoir eu un comportement obscène et lascif sur scène, mais il a été reconnu coupable par contre de grossière indécence et d'avoir blasphémé、euh, comme ça sur scène. Son avocat a immédiatement fait appel et、euh, c'est de cette manière qu'il a échappé à la prison puisqu'il est décédé l'été suivant lors de son séjour à Paris, bien sûr.

En 1971, Peter Frampton quittait Humble Pie afin de poursuivre une carrière en solo, carrière solo qui s'est avérée couronnée de beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans les années 70. Mais à l'époque, en 1971, ça en avait surpris plusieurs, cette nouvelle, puisque Humble Pie, c'est un groupe qui était très prometteur, qui était en pleine ascension, surtout suite à l'album en spectacle Rocking the Fillmore, qui venait tout juste de sortir quand Frampton a annoncé comme ça son départ.

Apparemment, que Frampton trouvait que c'était un peu trop éveillé à son goût, Humble Pie. C'est pourquoi il les a quittés. Toujours le 20 septembre, cette fois-là, en 1972, la police faisait une descente à la ferme de Paul l i n d a McCartney et découvrait.

Euh, des plans t de cannabis cultivés. Paul et Linda étaient des gros c o n s o m m a t e u r s de marijuana. Mais malgré ça, ils s'en sont sortis avec pas grand-chose. On va tout de suite retourner en musique avec des pièces qui ont marqué le 21 septembre dans l'histoire du rock, en commençant avec ceci.、Mm -hmm. BTO sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM.

prochain la boxiste industrielle, Trois Rivières Metal en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et Cipou 81 présente le Trois Rivières Metal Fest 10e édition.

14グループ sur2 スワーメットスパイスダイコン、マッチュア、ボロンクシー c h e z a n o ビザリンデックス、Uraxis Inc. pour la première fois Trois-Rivières、c a n n i b a l Course。ピーヤーランド、チューミーゼー・カニエル・コーティー、オーク・アニマーションオーク・アニマーションオーク・アニマーションオーク・アニマーションオーク・アニマーションオーク・アニマーションコーク。コンティティーディミティー。CD コンピーレーションドブル、

Des 15 et 16 octobre, c'est un rendez-vous à la b â t i s s e industrielle pour l'événement métal de l'année. C'est ça, le métal! Pour tous les détails, visitez le t r o i s r e i è r e m é t a l c o m Archambault, a u lieu de découverte culturelle avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux.

la pièce Hot Blooded. La chanson préférée apparemment de Johnny Rotten des Sex Pistols à l'époque s'est tirée de l'album Double Vision qui est paru il y a exactement 32 ans cette semaine, le 23 septembre 1978. C'était le deuxième album de Foreigner, un véritable classique de ce style qu'on appelle le AOR, que d'autres appellent aussi tout simplement du rock FM.

Juste avant, on a entendu les Rolling Stones avec Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadows, pièce parue à l'origine en 45 tours, le 22 septembre 1966, le même jour que débutait leur, la dernière tournée britannique des Rolling Stones dans les années 60, tournée avec Ike et Tina Turner et les Yardbirds en première partie. Pas pire, petite affiche.

Au début du bloc, on a entendu les Canadiens Backman Turner Overdrive avec、euh, deux classiques. On a entendu You Ain't See Nothing Yet qu'on retrouve sur le non moins classique album Not Fragile de 1974 dont on a entendu la pièce titre au début du bloc.

Et、euh, ain't seen, You Ain't Seen Nothing Yet est une pièce qui est aussi sortie en 45 tours il y a exactement 36 ans, cette semaine, le 21 septembre 1974. Et c'est bien sûr devenu un classique du rock, un immense classique du rock. 11h35, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

Et à ce moment-ci, je vous présente les éphémérides du Rock en remplacement de Simon Fédibé qui a dû s'absenter cette semaine. Mais n'ayez crainte, on va le retrouver ici la semaine prochaine. Toujours le 23 septembre, c'est le point de départ en 1969 de la fameuse rumeur Paul is dead rumeur qui a été prise au sérieux par de très nombreux médias de l'époque et non pas les moindres, puisque même le magazine Life.

a v a i t dépêché un photographe et une journaliste en Écosse pour se rendre sur la ferme isolée de Paul McCartney pour tirer toute cette affaire au clair.、Euh, tout ça, c'est parti du journal étudiant, un journal étudiant de l'Université de l'Illinois qui a publié un article intitulé Clues Hint at Beetle Death et dans lequel on citait

Divers、euh, supposés indices selon lequel, lesquels、euh, Paul était décédé dans un accident de voiture en 1966 et qu'il avait été remplacé par un sosie. u n tout cas, si c'est un s o u s i je peux vous dire qu'il est incroyablement talentueux, ce sosie. u t、euh, petite parenthèse par rapport à ce qu'on a parlé la semaine dernière ici à Classic q u avec Simon f i t i b é par rapport au fait que Yesterday, c'était la première œuvre en solo.

À l'intérieur des Beatles de Paul McCartney. J'ai lu une anecdote int int intéressante, amusante cette semaine dans l'édition spéciale du magazine Rolling Stone qui célébrait ce qui est,、euh, selon eux, les 100 meilleures chansons des Beatles. C'est John Lennon qui racontait que souvent, quand il allait dans un restaurant,、euh, c'était、euh, très fréquent que des musiciens de l'endroit interprètent Yesterday. Et une fois, alors qu'il était en voyage en Espagne dans les années 60 et qu'il soupait comme ça dans un restaurant,

Le violoniste de l'endroit s'est mis à jouer Yesterday et après、euh, sa prestation, il s'est avancé vers Lennon et lui a demandé de signer son violon. Mais au début, John a refusé parce que ce n'était tout simplement pas une de ses chansons. Mais devant l'insistance du musicien qui n'avait pas l'air de comprendre la chose, Lennon a autographié son instrument en se disant que les chances qu'un violoniste se promène dans un restaurant chic de table en table en jouant I am the walrus.

Était assez mince. Toujours le 23 septembre, cette fois-là en 1991, Izzy Stradlin, un des deux guitaristes originaux de Guns N' Roses, annonçait qu'il quittait le, le groupe. Il a été remplacé par Gilby Clark. Bien sûr, ça a été le premier à quitter le navire et aujourd'hui, de la formation originale qui a enregistré Appetite for Destruction, il ne reste que le très peu sympathique Axel Rose.

En 1997, c'était le début de la tournée Bridges to Babylon des Rolling Stones, une tournée de spectacles fantastiques qui s'est arrêtée ici à Montréal au printemps 1998. J'étais là et c'était absolument excellent. On arrive au 24 septembre et en 1942, c'était la naissance de Linda McCartney, qui est malheureusement décédée d'un cancer il y a 12 ans, en 1998, à l'âge de 56 ans, ce qui est très jeune. En 1977, la pièce Don't Stop de Fleetwood Mac faisait un tabac.

Et c'est ce qu'on écoute tout de suite sur les ondes de l'Est. Station faire tourner du vrai rock à 3NS, c'est f o u 89 FM.

Avec la très explosive Good Times, Bad Times, qui ouvre、oh, leur premier album homonyme paru en 1969. C'est une des chansons les plus remarquables de toute la carrière du batteur John Bonham, qui est décédé il y a exactement 30 ans, le 25 septembre 1980. Bonham, qui est décédé à cause de ses très grands excès d'alcool.

Bonham, c'était un très bon vivant, un peu comme Keith Moon, mais euh, qui, euh, contrairement à Keith Moon, par contre, pouvait entrer dans de dangereuses colères quand il était s o u s ce qui en faisait une montagne de muscles assez difficile à gérer. Je vais vous en parler un peu plus,、euh, plus tard dans l'émission, puisque、euh, je vais vous présenter une portion、euh, d'un des sommets de Bonham en carrière, en guise d'hommage, l'album Physical Graffiti de 1975.

Justement, l a d e d Zephone, on a entendu une fort belle pièce. Telephone Line de Electric Light Orchestra, pièce qui est sortie en 45 tours et qui faisait l'objet de beaucoup d'attention il y a 33 ans sur les ondes des stations rock.

Tout comme la pièce qu'on a entendue au début du bloc, Don't Stop de Fleetwood Mac, tirée de ce très grand classique du rock des années 70, q u est l'album Rumors de 1976. Et cette pièce-là, Don't Stop, a aussi servi de thème à une des campagnes、euh, électorales de, de Bill Clinton à l'époque, dans les années 90, campagne pour la présidence des États-Unis.

Voilà qui vient mettre un terme à cette petite présentation des éphémérides du rock. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, Simon f i t z b e r y sera de retour pour vous présenter à nouveau ces éphémérides, ces fameux carrés aux dates. Et n'oubliez pas, Simon anime aussi l'émission La saveur du moment le jeudi à 21h.

11h50, vous êtes à l'émission Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller maintenant avec un petit bloc AOR. Dans un moment, on va entendre Roger Daltry e en solo et ainsi que Humble Pie. Mais tout de suite, on écoute Bad Company, Can t Get Enough. Vous êtes sur les ondes de la seule station, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89.1 FM.

Well, I'll take...

Maintenant votre capsule InfoCampus. Le service d'aide à l'apprentissage et à la gestion des études vous propose des ateliers de formation sur la lecture et la prise de notes sous le thème Lecture et prise de notes efficaces. Véronique Mire, conseillère en soutien à l'apprentissage, explique. C'est un cours de lecture et prise de notes, c'est les deux en même temps. Au niveau de la lecture, c'est qu'on montre aux étudiants comment retenir l'essentiel,、euh, éviter de tomber dans la lune.

Donc,、euh, d'avoir、euh, une lecture efficace puis active, surtout un crayon à la main ou、euh, en se posant des questions tout au long de la lecture.、Euh, puis pour la prise de notes, on va expérimenter en classe、euh, une technique de prise de notes. Veuillez noter que la formation est offerte ce vendredi 24 septembre et le mercredi 20 octobre au coût de 3 et que l'inscription est obligatoire. La LUITRE a mis fin à son plan de recrutement en début de semaine et vous invite au dévoilement des équipes.

et à son premier match à son De la nouvelle saison qui s'amorce le 27 septembre prochain, dès 19h30 à la Chasse-Galerie. Plusieurs nouveautés sont à p r é voir, comme l'explique Louis-Étienne Villeneuve, vice-président aux communications. Cette année, on va avoir des nouveaux gilets. On va r e t a p p e r la bande pour changer le look. On va avoir quatre nouveaux arbitres. L'an dernier, c'était un seul arbitre, Alexandre Bergeron, qui a dû partir. Sinon, même animateur, même technicien.

Pour、célébrer l'estampe et le 30e anniversaire de l'atelier p r e s s e Papier, la galerie R3 présente en grande première mondiale l'exposition nomade Centre-Choc, qui amorce un long voyage de trois ans dans plusieurs pays. Pierre-Simon Doyon, du département des arts, nous explique. Alors, c'est une exposition d'estampe、euh, de très grand format, donc de la gravure, comme on le dit communément. C'est en fait une exposition qui est présentée par des anciens de l'université, qui sont devenus des artistes professionnels. Il ne vous reste que quelques jours pour profiter de l'exposition qui se termine le 1er octobre.

Finalement, au Vox Pop, nous vous avons demandé votre avis sur les espaces de stationnement en ce début de session. C'est encore pire qu'à l'an passé, parce que l'an passé,、euh, c'était beaucoup moins long.、Là. Tu peux arriver à 5-10 minutes avant ton cours et avoir un parking, mais il n'y en a plus. En fait, il n'y a pas vraiment de stationnement. Il y a une absence de stationnement.、Euh, C'est problématique en ce moment. Ça va être assez atroce l'hiver prochain. Il en manque beaucoup.、Euh...

Puis、euh, d'avoir construit、euh, les résidences sur,、euh, sur le stationnement, ça a bloqué beaucoup. Effectivement, il y avait beaucoup de demandes de résidences, mais il aurait pu l'installer ailleurs. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien intéressant.、Euh, si on parle de, de, de la circulation sur le campus, ça allège le centre. Par contre, évidemment, là, il y a des problèmes en début de session. Là,、euh, il y a trop de gens qui p o u r r e n t les capacités de stationnement. Je présume que ça va s'ajuster avec le temps. Moi, je trouve qu'il qu y ait moins de stationnement, c'est quand même une bonne chose parce que ça va forcer plus les gens à venir、euh, en moyen de transport en commun.

Qui a moins utilisé leur voiture au quotidien. Direct depuis le début de la session, c'est la première journée que j'ai un parking entre deux lignes et non pas entre deux cèdres ou deux b o u l e a u x ou deux sapins. C'était votre capsule Infocampus. Qu'elle s'appelle Cocotte, Vieille Bagnole, Bazou, Taco Minoune, votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. Ici Jacques Duval, participer à la lutte contre les maladies rénales.

En donnant votre vieux véhicule à la Fondation canadienne du Rhin. Le r e m a r q u a g e est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement r e c y c l é Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez reinquebec.ca.

Vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager vos passions, et、eh、bien tu peux le faire. Écris un courriel à progsefou commercial-uktr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à p r o g s f o u commercial-uktr.ca ou visite sefou.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister.

Humble Pie avec la version spectacle qu'on retrouve, la version spectacle de Stongo e Fever, qu'on retrouve sur leur album classique Rocking the Fillmore paru en 1971. Et il y a exactement 31, 39 ans cette semaine, Peter Frenton quittait Humble Pie pour entreprendre une carrière solo qui s'est avérée très, très, très.

couronné de succès, contrairement à la suite pour ce qui a été le cas de Humble Pie, qui se sont séparés comme ça au milieu des années 70.

Juste avant ça, on a entendu Roger Daltry e avec Free Me. C'est tiré de la trame sonore du film McViker, i k qui est paru, mais en fait, on pourrait dire que c'est un album solo de, de Roger Daltry, e puisqu'en plus de tenir la vedette dans ce film, on en a tiré aussi un album sur lequel on retrouve plusieurs pièces sur lesquelles figurent le, les autres membres des OU, c'est-à-dire Pete Anjan, John and Whistle et Kenny Jones.

C'est、euh, paru en 1980. Au début du b l o c on a entendu Bad Company avec la pièce k e n g a t e n o u g qui ouvre leur premier album homonyme, véritable classique, paru en 1974.

Midi 11, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va faire un léger retour dans le temps, justement, pour retourner dans les années 60, puisque dans quelques minutes, on va entendre les Yardbirds, on va entendre va les Sonics, le Dave Clark Five, Mais tout de suite, on écoute une pièce, une pièce vraiment très importante dans l'histoire du rock qui est sortie il y a 46 ans, le 26 septembre.

The Kings You really got me s りよりよりよりよりより e りよりよりよりよりよりよ s よりよりよりより d りよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよ

Dave、Clark Fry avec Dr. Rhythm.、Euh, C'est paru à l'origine sur un 45 tours qui est sorti en 1967. Juste avant ça, on a entendu The Sonics avec、euh, Didi Wadidi,、euh, pièce euh, qui est tirée.、Euh, C'est une pièce en bonus qu'on retrouve sur l'album Introducing The Sonics qui,、euh, contrairement à ce que son titre semble indiquer, n'est pas le premier album des Sonics mais bien leur troisième qui est paru en 1 9 7 6 C'est un album que vous ne trouverez pas de très bonnes critiques.

Sur ce disque,、euh, mais moi je trouve、euh, vraiment très intéressant. Pas aussi bon que les deux premiers, mais c'est un bon album des Sonics.、Euh, on a aussi entendu les Yardbirds avec、euh, Heartful of Soul c'est tiré de leur album Having a Rave Up de 1965.、Et、au début du bloc, on a entendu les Kinks avec un immense classique You Really Got Me c'est tiré de leur premier album homonyme paru en 1964. Et、euh, c'est une pièce qui est sortie, qui est parue en 45 tours.

Il y a exactement 46 ans cette semaine, le 26 septembre. Et il y en a qui considèrent que c'est le point de départ, que c'était la première pièce vraiment h e a v y m e t a l de l'histoire. Donc, si on prend ça comme point de départ, le mouvement métal aurait donc 46 ans cette semaine. Vous êtes à l'émission Rec Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Et.、Euh,

Évidemment, un classique d'une émission qui est entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec、euh, un peu de hard rock. Dans ce moment, on va entendre le Montréalais Frank Marino et Mahogany Rush. Mais tout de suite, on poursuit avec une formation originaire de Montréal qui est justement en spectacle en fin de semaine, ce soir à Québec et demain à Montréal. Je parle de April Wine.

Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 29 septembre, 19 h, les Patriotes hockey affrontent Concordia au Colisée de Trois-Rivières. Dimanche 3 octobre, les Patriotes soccer affrontent le Rouge et Or au Caps de l'UQTR. Féminin 13 h, masculin 15 h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence.

tr.ca patriote baroblique Voyons donc, Matt, qu'est-ce que tu fais là? là? Je marche de r e c u l o n à deux. Ah non, ça, écoute, je l'ai remarqué, là, mais qu'est-ce que tu fais à marcher de r e c u l o n Ben là, j e n t e n d s dire qu'Assemblage Requis reculait, fait que je pensais que c'était une nouvelle mode, là, comme la Macarena pis le e q u i Breaky Dance. C'est ça qu'ils appellent le crump. Assemblage Requis, maintenant l'émission matinale, en pièces détachées. Du lundi au jeudi, de 7h à 9h.

s o u r t i a l u t c'est e m r i c a l J'ai participé au festival Vu sur la Relève 2010 et l'expérience a été marquante pour l'avancement de ma carrière. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, DJ, cirque ou autres arts de la scène?、Je、propose ton spectacle prêt à diffusé et p r e n d la chance d'être sélectionné pour la 16e édition du festival.

Présenté par l'Auto Québec en collaboration avec Québecor, v u s s u r la relève aura lieu à Montréal du 5 au 23 avril 2011. Les dossiers sont acceptés en ligne jusqu'au 27 octobre 2010 à v u s s u r la relève.com. Bonne chance. C'est fou. C'est fou. C'est fou. c u c t f e s o u s t fou. C'est e s C'est fou. C'est fou.

C'est n chong avec leur classique Eric My Eye, c'est tiré de leur wedding album.

Paru en 1974. Juste avant ça, on a entendu Frank Marino et Mahogany Rush avec leur reprise de All Along the Watchtower de Bob Dylan, pièce qui a aussi été reprise par l'idol de Frank, c'est-à-dire Jimi Hendrix, dont on a souligné le 40e anniversaire de son décès samedi dernier. Cette version de All Along the Watchtower, on la retrouve sur l a b u m t e s of t e Unexpected de 1979.

Au début du b l o c on a entendu April Wine avec Roller, un de leurs nombreux classiques, s é t i r é de leur album First Lands de 1978. Et je vous rappelle que April Wine sont en spectacle ce soir à l'Impérial de Québec et demain au Métropolis de Montréal.

Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre April Wine, il y en a un paquet, c'est incroyable le nombre de concerts qui s'en vient. Pour les amateurs de métal, dimanche 3 octobre, i m m o l a t i o n Vader et trois autres groupes seront au Fofone Électrique. Le lundi, quatre de Black, The Liar Murder, Gold Horror et deux autres groupes seront au Petit Campus. t r i p t y c o n très bon groupe. En fait, t r i p t y c o n c'est la suite de Celtic Frost. Ils seront au Fofone Électrique le dimanche 10 octobre.

Jeudi 14, Black Label Society, Children of Bodom et Clutch seront au m é t r o p o l i s、euh, le même soir que le Carl Palmer Band sera au Jésus. Et, et encore là, le même soir, c'est vraiment une s o i r é e très très occupée, le 14 octobre. Ian Anderson sera au Saint-Denis. Donc, les amateurs de, de Rock Pressé o g r vont avoir vraiment le, le choix, un choix douloureux à faire ce soir-là entre le Carl Palmer Band et Ian Anderson.

Euh, le vendredi le 15, Yann sera au Capitole de Québec. Les vendredis 15 et 16 octobre, c'est bien sûr 10e,、euh, la 10e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Ça se passe à la bâtisse industrielle et à l'affiche, on retrouve entre autres d e s p i c e Icon, m o n o n e Sergi Anonymous, Misery Index, Martyr,、euh, Nuraxis, Augury qui vient de remplacer Blackguard.

Euh, changement qu'on a appris cette semaine. Art Fiction et surtout Cannibal Corpse. Donc, les billets sont en vente depuis un bout de temps、euh, chez Musique Daniel Côté, entre autres, et Le Colimaçon.、Euh, Guar seront au Théâtre Télus de Montréal le dimanche 17 octobre. Le lundi 18, Suffocation, The Faceless et trois autres groupes seront au Fofone Électrique. Le mardi 19 octobre et le 20, le mercredi, Roger Waters sera au Centre b e l l pour présenter son fameux spectacle The Wall.

Le même soir, le mercredi, le 20, encore là, Nevermore, Warbringer et deux autres groupes seront au Fofone e l e c t r i q u e Jason Bonham sera au Metropolis le samedi 23 octobre avec sa formation Hommage à Led Zeppelin, le Led Zeppelin Experience. Et le lundi, ils seront au Grand Théâtre de Québec. Le vendredi 29 octobre, e x p e r i e n c e Hendrix, un groupe encore là, Hommage à Jimi Hendrix, seront au Grand Théâtre de Québec. Et le, le samedi, le 30, ils seront à la Place des Arts.

Black Mountain et les Black Angels, dont je vais vous présenter le nouvel album un peu plus tard dans l'émission,、eh、seront à la tulipe le lundi 1er novembre. Le lundi 2 novembre, David t o w n s e n d sera au Café Campus. Os Mutantes, ce groupe vraiment bizarroïde que j'aime bien, groupe de rock psychédélique brésilien des années 60, ils seront, un groupe légendaire, ils seront au National le mardi 16 novembre. Epeka seront de retour au Club Soda.

Le 21 novembre, le lundi 22 novembre, Forbidden, Evil, Gamma Bomb et Bunded by Blood seront au Fofun é l e c t r i q u e pour、euh, ce qui s'annonce être une, une excellente soirée de, de Metal Thrash. Ozzy Osbourne et Alford seront au Centre Belle le mardi 23 novembre, le même soir que Blind Guardian, Holy Grail et Seven Kingdoms seront au Métropolis de Montréal, bien sûr. Et le lendemain, non, plutôt le jeudi 25, ils seront au Capitole de Québec. Ça devrait être bon, s ça, Blind Guardian en spectacle.

Psychroptic et Keep of Callison seront à l'Impérial le mardi 30 novembre et le mercredi 1er décembre, ils seront au Petit Campus. Killing Joke seront au Cabaret Juste pour Rire le lundi 6 décembre. Le mardi 7, Cataclysm sera à l'Impérial de Québec et le jeudi 9, ils seront au Club Soudan de Montréal. Joe Cetriani sera au Métropolis le dimanche 12 décembre. Le lundi 13 décembre, Zappa Place Zappa.

Sera au Grand Théâtre de Québec et le mardi, ils seront à, à, au Métropolis de Montréal. Et entre ça il y aura eu lieu、euh, Dimo Borgay et Enslaved. Très belle affiche, Dimo Borgay et Enslaved. Avec deux autres groupes au Métropolis, ça se passe le lundi 13 décembre et le mardi le 14, ils seront à l'Impérial de Québec.

Every day there's someone asking, What is there to do? Should I love or should I fight? Is it all the same to you? No, I say I h a v e the answer proven to be true.

I want to share it with you. y o u would stand to get.

17。<laughs>

McCartney and Wings avec la pièce Junior's Farm qui est parue en 45 tours en 1975. Et si je ne m'abuse, c'est aussi Junior's Farm, le premier enregistrement du guitariste Jimmy McAlott, qu'on a entendu dans la pièce qui a précédé celle des Wings, c'est-à-dire Something in the Air de t o n d e Clap Newman.

Parait à l'origine sur l'album Hollywood Dream et c'est un immense classique de l'année 1970. Jimmy McClough qui était là,、euh, qui a officié auprès des Wings pendant la majeure partie de la deuxième moitié des années 70. Au début du bloc, on a entendu Jethro Tull avec Nothing to Say, c'est tiré de leur troisième album Benefit, très bon disque, paru aussi en 1970.

Il y a un lien pour me contacter à l'adresse rockclassique.com. m a i l、euh, Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission comme ça, n'importe quand dans les semaines. Il y a une section nouveauté dans laquelle vous retrouverez,、euh, il y a un lien vers mon blog dans lequel vous retrouverez plus d'une.

une centaine de disques qui sont sortis depuis un an. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont y trouver assurément quelque chose qui va les intéresser. Donc, le site se trouve au w w w r o c k c l a s s i q u e n e t et faites comme plein de gens le font de plus en plus,、euh, écrivez-moi au r o c k c l a s s i q u e h o t m a i l c o m

On va poursuivre avec,、euh, dans une quinzaine de minutes, c'est vrai, je vais vous faire tourner une face d'un album classique, c'est-à-dire Physical Graffiti, en hommage à John Bonham, dont on souligne le 30e anniversaire de son décès en fin de semaine. Pour l'instant, on va poursuivre avec un peu de hard rock américain. On va entendre Blood Rock dans quelques minutes, mais tout de suite,

On écoute Alice Cooper sur les ondes de la radio Campus. La station des Mélomanes est absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89.FM.

Vous p r é s e n t e les nouveaux ensembles à tacos souples et rigides de Fiesta s e n s é qui sont faits de gras i n entiers et qui constituent une source élevée de fibres à chaque portion. Essayez les tacos o l d El Paso Fiesta s e n s é dès ce soir pour créer un repas amusant et équilibré dont toute la famille r a f f o r t e r a Pour en savoir plus, rendez-vous sur f i e s t a s e n s é c a et soyez à l'affût dans vos émissions quotidiennes.

Pour information et inscription, visite le www.tcmfm.ca.

Let's see. Let's get this set up.

10 Years After avec la pièce When It All Falls Down qui ouvre leur dernier album studio, l'album Now paru en 2005. Alvin Knee ne fait plus partie de 10 Years After, mais néanmoins, c'est un très bon album.

Que ce disque de retour à l'album Now. Juste avant ça, on a entendu l e s texans de Blood Rock avec American Burns, tiré de leur album Blood Rock USA, p a r au début des années 70. Et au début du bloc, on a entendu Alice Cooper avec Elected, un classique tiré de l'album Billion Dollar Babies de 1973. 13h12, vous êtes à l'émission Rick Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

Le 25 septembre 1980, le monde apprenait avec stupeur le décès de celui qu'un très grand nombre de musiciens considèrent tout simplement comme le plus grand batteur de toute l'histoire du rock, John Bonham, le très puissant percussionniste de Led Zeppelin. La surprise était d'autant plus totale que les gens avaient commencé à camper depuis plusieurs jours autour du Forum de Montréal afin d'avoir une chance de mettre

la main sur une paire de billets pour leur concert éminent. On allait mettre en vente les billets. Les éplans se préparaient à revenir en tournée en Amérique du Nord après trois ans d'absence sur les routes. Quand b o n h a m e s t décédé, le groupe était encore en train de pratiquer cet effet.

En fait, Bonham, qui était un très bon vivant, un grand buveur, est décédé après avoir ingurgité comme ça une quarantaine de shooters de vodka pendant que le groupe pratiquait chez Jimmy Page et il est tout simplement mort, étouffé dans son sommeil. Ça a mis fin au groupe, bien sûr.

Faut dire qu'à la fin de sa vie, b o l h a m était souvent dépressif. Il souffrait beaucoup d'être éloigné de sa famille et les longues tournées de concert étaient de plus en plus difficiles pour lui. Lui, il était vraiment pantoufleur et les contraintes comme ça de la vie d'un musicien lui pesaient de plus en plus lourd. C'était donc, il était vraiment pas emballé plus que ça de reprendre la route. Finalement, il n'a pas eu à le faire.

Qui est triste. Au cours des 12 années qu'il a passées avec Led Zeppelin, il a eu le temps d'impressionner tout le monde et de changer le monde de la musique avec son approche différente de son instrument qui tenait une place prépondérante dans la musique de Led Zeppelin. Question de souligner cet, cet anniversaire, le 30e, j'ai choisi de vous présenter une face.、Euh,

D'un des sommets de Led Zeppelin et de John Bonham en particulier, une face d un, d un, de l'album double Vénil e Physical Graffiti qui est paru cette année, il y a 35 ans, en 1975, au moment où le groupe a fait son dernier passage à Montréal en concert au Forum.、Euh, je n'ai pas choisi la face la plus évidente puisque j'ai pris la face 3 qui débute avec cette pièce très bizarroïde.

l o u

la dimension rock classique jusqu'à 17 heures.

Led Zeppelin. On vient d'entendre la f a c e 3 en entier de leur double album vénile Physical Graffiti de 1975. Un autre disque qui, à l'instar de ceux de Jimi Hendrix, est un pur chef-d'œuvre absolu du rock. Quand vous avez un exemplaire à votre possession de cet album vénile, vous pouvez vous dire que vous avez là entre vos mains.

une véritable merveille du rock. On vient d'entendre la très belle Ten Years Gone, une pièce qui raconte l'idylle secrète de Robert Plant avec la sœur de sa femme de l'époque, une idylle qui aurait duré une dizaine d'années. C'est tout un don juin, ce Plant. Juste avant, on a entendu une pièce à savoir Country Down by the Seaside qui, à l'origine, a été enregistrée.

Lors des sessions du quatrième album en 1970-71 et que le groupe avait mis de côté à ce moment-là. On a aussi entendu la très belle mais courte pièce instrumentale Brun Yorar, qui est le nom d'une maison de campagne au pays de Galles où Jimmy Page et Robert Plant ont composé des chans les chansons de leur troisième album.

Un endroit très spartiate qui n'avait ni l'eau courante, ni l'électricité, situé sur le bord du parc national de Snowdonia. C'est très difficile à prononcer le, le galois. l、euh, Branjahar. Au début qu'on a entendu, la pièce In the Light, qui est une des plus étranges que Led Zeppelin ait jamais enregistrée.

Huit pièces de physical graffiti ont été enregistrées en janvier et février 1974 dans une maison de campagne du nom de Hadley Grange, une demeure abandonnée et réputée hantée où les d i p l u i e avaient enregistré leur quatrième album, au voir avant.

Euh, les huit pièces en question étaient Custard Pie, In My Time of Dying, Trampled Underfoot, Cashmere, In the Light,、uh, Ten Years Gone,、uh, The Wanton Song et Sick Again. Des sessions absolument fantastiques et inspirées,、euh, tellement inspirées en fait que le groupe a décidé de sortir un album double.

Qu'on a à c o m p l é t e r par des pièces、euh, que Led Zeppelin avait enregistrées、euh, précédemment. Parce qu'en、euh, comptant ces huit pièces-là, on pourrait dire que Led Zeppelin avait, disons, un album, un disque et demi. Donc, ils ont complété avec d'autres, d'anciennes pièces,、euh, tout à fait inédites à, cette, à ce moment-là.、Euh, Night Flight,、euh, Boogie with Stu, qui était enregistré à l'époque du quatrième album homonyme, entre、euh, décembre 70 et、euh, février 71.

The Rover et Black Country Woman qui, elles, ont été enregistrés e dans la maison de campagne de Mick Jagger, Star Groves, en mai 1972 pendant les sessions de l'album、euh, Houses of the Holy, tout comme la pièce Houses of, House of the Holy elle-même qui a、euh, été enregistrée, elle, au studio Olympic de Londres.

Vous êtes à l'émission r o c c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. Et question de souligner aujourd'hui le 30e anniversaire du décès du plus grand batteur de l'histoire du rock, John Bonham. Je vous présente un de ses sommets en carrière. Je vous ai présenté une face entière de l'album double Vinyl e c l a s s i q u e Physical Graffiti de Led Zeppelin. Évidemment, le sommet de l'album et un des grands moments de John Bonham, c'est la pièce Cashmere.

Il aurait été absolument ridicule de ne pas passer dans ce petit segment hommage à Bonham, et c'est exactement ce qu'on écoute tout de suite. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 8 9 FM.

a c h m i r e une des pièces les plus brillantes et remarquables de Led Zeppelin. John Bonham a été tout à fait essentiel et brillant dans l'élaboration de, de cette pièce qui est une des premières œuvres majeures à avoir intégré des éléments de musique du Moyen-Orient à l'intérieur du rock. Les membres de Led Zeppelin la considèrent eux-mêmes comme un de leurs points d'orgue en carrière et c'est ce qui vient compléter.

Ce Petit hommage à John Bonham, le plus grand batteur de l'histoire du rock, qui est décédé il y a exactement 30 ans, le 25 septembre 1980, à l'âge de 32 ans. 13h48, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter un côté au complet d'un album vinyle classique paru en 1970.

Cette semaine, je vous présente un excellent disque, Tumbleweed Connection de Elton John. Pour le moment, je vous parle de ma première nouveauté de la semaine, le tout nouvel album de la formation psychédélique texane, The Black Angels, intitulé Phosphine Dream, qui vient tout juste de paraître. Troisième album pour ce quintet originaire de Austin, au Texas, qui existe depuis 2004 et qui a tiré l'inspiration de son nom.

D'une chanson des Velvet Underground intitulée The Black Angels, death song du premier disque homonyme du Velvet, p a r e en 1967. Les Black Angels ont été très influencés par un autre groupe originaire de Austin, les légendaires t h i r t e e n Floor Elevators, qui sont en fait le premier groupe de rock psychédélique reconnu de l'histoire. Ils sont arrivés avec un son tout à fait révolutionnaire au milieu des années 60.

The Black Angels, donc, perpétue dans cette même mouvance, mais en y injectant une dose de modernisme. C'est un groupe qui est tout à fait dans la mouvance des Canadiens,、euh, Black Mountain, un autre groupe que j'aime beaucoup. Malgré leur propension aux délires musicaux et les ambiances hallucinogènes, The Black Angels sont très tight et sérieux et ils créent des atmosphères sombres et angoissantes par moments.

Question de vous en faire une idée. On va tout de suite en écouter deux extraits. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule à diffuser du vrai rock psychédélique à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM.

Austin, au Texas, The Black Angels, on vient d'entendre deux extraits tirés de leur tout nouvel album Phosphine Dreams, leur troisième à carrière.

Il vient tout juste de sortir. On vient d'entendre la pièce Sunday Afternoon, qui est une des plus ensoleillées et vivantes de l'album, mais on en a bien besoin aujourd'hui pour cette journée grise et humide. Juste avant, on a entendu la pièce Bad Vibrations, qui ouvre le disque, e t une pièce qui est tout à fait représentative de l'atmosphère générale de cet album, qui est plutôt sombre et <rire> tout à fait appropriée aujourd'hui, je dirais.、Um, C'est pas si mal comme, comme album. C'est de loin plus accessible, la musique de Black Angels.

À celle de certains de leurs contemporains comme The O'Seas, par exemple, mais je trouve ça un peu moins bon que Black Mountain, par exemple. Ça vaut quand même 7 sur 10. C'est digne d'intérêt pour les amateurs de renouveau en matière de rock psychédélique. 13h58, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

On va prendre un petit、euh, virage musical, puisque dans un moment, on va entendre le folk rock de Neil Young. Mais tout de suite, on écoute un classique de Linda Ronstadt, You're No Good, à l'antenne de la Radio Campus. La seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Foucault-Ramène à fin.

Ou écrivez-moi à dpcfouacommercial.uktr.ca. Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Archambault, au lieu de découverte culturelle avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Lécollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux.

Neil Young avec un de ses classiques acoustiques, la pièce titre de l'album Harvest Moon de 1992. Je vous rappelle que le tout nouvel album de Neil Young s'intitule Le Noise et qui sort en magasin mardi prochain. Je vais bien sûr vous en parler la semaine prochaine à l'émission i c l a s s i q u e Juste avant Neil Young, on a entendu les sœurs Wilson de Heart avec la pièce titre de leur deuxième album Little Queen de 1977, qui est peut-être leur meilleur en carrière.

Elles ont elles aussi un nouvel album、euh, qui vient tout juste de paraître et qui s'intitule Red Velvet Car, que je n'ai pas entendu au complet toutefois,、euh, mais le peu que j'en ai entendu m'a permis de, de remarquer que la voix de Anne Ann Wilson avait descendu d'une coche. Néanmoins, le disque a reçu de très bonnes critiques de la part des connaisseurs. Au début du bloc, on a entendu Linda Ronstadt avec son classique You're No Good.

A n n Aylann e fait une excellente reprise sur leur deuxième album homonyme. La version de Linda est parue à l'origine sur son album Heart Like a Wheel de 1974. 14h14, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d a n a i Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Tel que promis cet automne, je vais vous présenter à chaque semaine une face d'un des grands albums v i n y l e s de rock, des albums classiques qui sont parus.

Au cours de l'année 1970, il y a 40 ans,、euh, 1970 qui est une des grandes années du rock. Au cours des prochaines semaines, on va donc entendre de véritables petits chefs-d'œuvre par des artistes comme,、euh, entre autres, Magma, Wishbone Ash, Sweet Smoke,、euh, Pete Brown, Curved Air, CCR, Black Widow,、euh, Black Sabbath,、euh, Uriah Heep et Led Zeppelin. Cette semaine, c'est un album un peu obscur que je vous diffuse, un album.、Euh,

un peu obscur par un homme qui, lui, ne l'est pas du tout. Je parle du disque Tumbleweed Connection de Elton John, qui est paru le 30 octobre 1970, le troisième album de Elton, qui, pour plusieurs, est un chanteur extraordinairement q u é t i n e Et c'est absolument vrai.

Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il a fait de très bons disques à ses débuts entre 1970 et 1975, des petits bijoux comme、euh, Goodbye, Yellow Brick Road,、euh, Captain Fantastic, Man, Man Across the Water et Tumbleweed Connection. Chose、euh, peu connue aussi de la plupart、euh, des gens, c'est qu'au début de sa carrière, Elton John a auditionné pour,、euh, entre autres, les formations King Crimson.

Et Gentle Giant, qui ne l'ont pas pris, mais,、euh, c'est ce qui, c'est quelque chose qui démontre quand même l'intérêt d'Elton John pour le rock progressif. Donc, à l'automne 1970, Elton a mis sur le marché cet album, qui est son premier disque concept en carrière, un disque concept qui porte sur le Far West américain et qui brise un peu les conventions d'écriture, euh, je, disais, comme, comme je dirais conventionnelles en vigueur dans le,

Le monde du rock et de la pop de l'époque. Bernie t a u p i n、euh, y a écrit sur ce disque de très beaux textes,、euh, très évocatifs, et、euh, la musique est bien sûr très teintée de blues et de country. On y retrouve des p e r l e s comme Country Comfort,、euh, qui a été reprise quelques années plus tard par、euh, Rod Stewart.

On retrouve aussi Ballad of a Well-Known Gun à Marina et surtout Burndown the Mission, qui est une des très grandes chansons de Elton John. Sans perdre plus de temps, on va tout de suite écouter la phase 2 en entier de ce classique un peu obscur, Tumbleweed Connection, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. C'est fou 89 FM.

there

So much going on. No one seems to want to know. I may be just an old soldier. son

Yeah, that's right. You can see me here most every night. You always see me staring at the walls and at the lights. Funny, I remember, oh, years ago I'd say, I'd stand at that.

Away and drank three times the beer that I can drink today. Yes, I know how it feels to grow.

I'm y b e n mad at that. I've seen enough to make a man go out his brains. Well, they know what it's like to have a graveyard as a friend. Cause that's where they are born, all of them. Don't seem likely I'll get friends like that again.

Well, It's time I moved off, but it's been great just listening to you. And I might even see you next time I'm passing through. You're right, there's so much going on.

ignore All the others, you got your memories, you got your memories. <laughs>

Elton John, on vient d'entendre la f a c e 2 au complet d'un de ses plus grands albums, Tumbleweed Connection de 1970. On vient d'écouter la très belle Burndown The Mission, qui est vraiment une de ses très grandes chansons. Juste avant, on a entendu une pièce un peu plus sombre et même glauque, Talking Old Soldiers, qui met en scène des vétérans de la guerre qui arrivent à la fin de leur vie.

On a aussi entendu Amarina, qui est une des pièces les plus mélodiques du disque et、euh, dont le titre est inspiré par le nom d'une de des jeunes nièces de Elton. Précédemment, on a entendu une pièce qui évoque beaucoup le style de Crosby s t i l l s Nash Young, qui était une des forces musicales majeures de cette époque, en 1970. Au début du bloc、euh, et au début de la phase B, on a entendu très, la très mélodique Where to Now St. Peter's.

Très beau disque signé par Elton John et le parolier Bernie Taupin, et dont on peut dire que c'est une de leurs plus belles réalisations. Ce n'est pas un album connu d'Elton John, mais c'est vraiment un de ses sommets, je dirais, artistiques. Et ça a marqué l e s débuts d'une ascension vertigineuse comme ça, qui s'est malheureusement complètement abîmée, gâchée par la suite, à peine quelques années plus tard. Mais en 1970, Elton John avait une crédibilité artistique absolument sans faille.

Je vais vous présenter mon groupe Obscur de la semaine, une formation américaine de hard rock de la fin des années 70 du nom de New England. Pour le moment, on va mettre un peu de soleil dans notre journée. On en a bien besoin aujourd'hui, puisqu'on va poursuivre avec un bloc Southern Rock. Dans un moment, on va entendre le Black Oak Arkansas et Blackfoot, mais tout de suite, on écoute un, le groupe instigateur de ce mouvement Southern Rock.

Le Allman Brothers Band, Jessica à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l e m e n t et la Seule à faire tourner du vrai Rocket w o r l Runier, c'est faux! 89.1 FM!

Cette année, prenez le sentier de la victoire. u Faites l'expérience de l'excellence. t Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 29 septembre, 19 h, les Patriotes hockey affrontent Concordia au c o l i s é e Trois-Rivières. Dimanche 3 octobre, les Patriotes soccer affrontent le Rouge et Or au Caps de l'UQTR. Féminin 13 h, masculin 15 h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence.

Venez nous rencontrer au 1275 p a v i o n Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. 189 hommes e f e m m s C'est chaud o u Dans vos oreilles. Oreilles.

Southern Rock, on vient d'entendre Blackfoot avec Train Train, classique tiré de l o e i l excellent album Strikes de 1979.

Juste avant ça, on a entendu Black Oak Arkansas avec Jim Dandy. Ça aussi, c'est un classique. C'est tiré de l'album High on the Hog, un autre très bon album qui, lui, est p é r e n e en 1973. Au début du bloc, on a entendu le Allman Brothers Band avec Southbound. J'avais annoncé Jessica, mais on a plutôt entendu Southbound. C'est tiré de l'album Brothers and Sisters de 1973. On entendra Jessica un autre tantôt.

Je vous parle maintenant d'un groupe très obscur. Je vous parle d'un quatuor américain de hard rock accessible de la fin des années 70, début 80, originaire de la ville de Boston et qui portait le nom de New England, tout simplement.、Un、groupe dirigé par le chanteur et guitariste John Fannin, qui en était l'unique compositeur. Fannin était appuyé au clavier par Jimmy Waldo, à la basse par Gary Shea et、euh, à la batterie par Ursh Gardner.

Ils ont eu la chance incroyable d'intéresser un impresario très important de l'époque, c'est-à-dire Bill O'Quinn, qui était、euh, nul autre que le gérant de Kiss, qui est à ce moment-là le plus gros groupe de rock américain, le plus populaire de la fin des années 70. Donc, O'Quinn et Kiss ont tellement aimé la musique de New England que c'est nul autre que Paul Stanley, qui a produit、euh, le premier album homonyme du groupe,、euh, album qui est paru en 1979.

Et sur lequel on retrouvait, entre autres, la pièce Don't Ever w a n n a l o s e y a qui a beaucoup cartonné sur les ondes des stations rock de l'époque en Amérique du Nord. Pièce qu'on écoute tout de suite à l'antenne de la radio t a m p u s La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à t r o i s r é m i e n s C'est faux. 89.1 FM.

i n f o r m a t i o n très o b s c u r e de la fin des années 70, le Quatuor de Hard Rock New England. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur premier album homonyme de 1979, produit par nul autre que Paul Stanley de Kiss. On vient d'entendre la pièce Shoot. C'était précédé de P-U-N-K-Punk, qui signifie Puny Undernourished Kid, qu'on pourrait traduire par un garçon chétif sous-alimenté.

Au début du bloc, on a entendu le plus gros canon de la courte carrière de New England, c'est-à-dire Don't Ever Wanna Lose Ya, qui a beaucoup cartonné sur les ondes des stations de Rock FM.

En Amérique du Nord, à cette époque, chose qui a dû chicoter Paul Stanley, parce qu'à cette époque-là, Kiss, c'est à peu près le plus gros groupe de rock en Amérique du Nord, mais ironiquement, leur musique ne jouait absolument pas à la radio, ce qui était vraiment ridicule et incompréhensible. Alors que New England ont,、euh, tout de suite été mis en forte rotation sur les ondes des stations rock.

Euh, Kiss, dans les années 70, avait la réputation d'être des very nice guys、euh, et ils aidaient à promouvoir、euh, des nouveaux talents. On a juste à penser à Rush, à Iron Maiden, à Van Halen, qui ont beaucoup bénéficié.

De l'aide de Kiss. Ils ont donc pris New England en première partie de leur tournée Dynasty Return of Kiss qui a sillonné l'Amérique en 1979, ce qui a donné une excellente visibilité à New England que j'ai eu le plaisir de voir en concert ici à Montréal au Forum.

Ça v a d o n n e r une bonne prestation, fort correcte. Toutefois, malgré la tournée avec Kiss l'aide de Paul Stanley, les passages répétés à la radio et l'apport de leur gérant, Bill O'Quine, l'album n'a même pas réussi à monter jusqu'au top 40 du Billboard. Il s'est arrêté en 50e position. Ils ont néanmoins enregistré un deuxième disque intitulé Explorer Suite.

Qui est、euh, sorti l'année suivante, en 1980, produit par un autre、euh, vétéran prestigieux, c'est-à-dire Mike Stone,、euh, qui avait travaillé auparavant avec Queen Journey et Asia. Malheureusement pour eux, le disque est passé tout à fait inaperçu. À l'instar de Kiss à leur début, New England ont persévéré et enregistré tout de même un troisième album avec un des très grands producteurs de l'époque, c'est-à-dire nul autre que Todd r u n d g r e n qui a donné une direction et un son plus définis.

Euh, qui convenait mieux à New England que le AOR commercial de l'album précédent en mélangeant,、euh, comme ça, des éléments de rock progressif et de musique expérimentale au style de New England、euh, qui était,、euh, New England, c'était dans la mouvance de ce que faisaient les Canadiens de Clatou. Le disque en question、oh, uh, Walking Wild est paru en 1981, mais il est、euh, lui aussi passé complètement inaperçu et le Quatuor s'est séparé.

Euh, le bassiste Gary Shea et le claviériste Jimmy Waldo se sont alors joints à la formation Alcatraz、euh, quelques années plus tard, formation dont faisait aussi partie Ingwu Momstein et Graham Bonnet, le chanteur,、euh, un chanteur au caractère très difficile.

Alors que le guitariste, chanteur John Fannin et le batteur h i r s h Garner, eux, se sont recyclés dans la production de disques, un domaine où ils ont, semble-t-il, excellé et ils se sont fait un excellent nom dans la région de Boston. Ils ont sorti un album en 2003, un album constitué de démos de New England qui date de 1978 et qui est, semble-t-il, absolument excellent. mais Je ne l'ai malheureusement pas entendu personnellement.

L'heure de gloire de New England demeure toutefois leur premier album homonyme et l'été 1979 quand ils ont sillonné tous les plus grands arénas d'Amérique du Nord en première partie de Kiss. Voilà qui complète cette petite présentation de New England. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70, celui-là anglais. Je parle de Trapeze. C'est donc un rendez-vous.

15h14, vous êtes à l'émission REC Classique. On va maintenant poursuivre avec justement un peu de Kiss dans un moment. On va entendre Ace Freely, mais tout de suite, on écoute Paul Stanley. Sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai Rocket World Rivière, c'est Fou! 8 9 FM!

En compagnie de p i e r r e o l i v i e r Champagne, venez découvrir la f a c e cachée du t r a n c en e écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques associés au genre progressif et p s y c h a n a l i q u e Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des rythmes dynamiques et e n b o u t a n t s tous les mercredis soirs de 21h. CTL i Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça.

hey, hey, h i e v think, e v r t h i n h i n t i n k n think, n e r t i n e v e r t h n k n e v t n t h i n e think, n e r t h n t h e think, never t h i r e v e r n e v e n never t h i r t h i n e v h

David Van Halen avec Full Bug, pièce、yes, tirée de l'album Dire Down de 1982. Juste avant ça, on a entendu Ace Relay avec la pièce titre de son troisième album, Trouble Walking, paru en 1989. Et au début du bloc, on a entendu Paul Stanley avec Would You Like to Know Me, c s t i r é de son premier album solo homonyme, paru en 1978.

Vers la fin de l'émission. On va être pas mal de métal vers la fin de l'émission. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres les Black Rose Scorpions. Et d'ici 16h, on va entendre Anvil, Nashville, Pussy, Ten Nugent. Mais tout de suite, on écoute ACDC sur les ondes de la station du Méloman. est le seul à d i f f u s e du vrai rock à Trois-Rivières. S'il t q u u reviennes à fin i n w o u

15 et 16 octobre prochain, la p r a t i e industrielle.

Trois-Rivières Metal en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et CFO 89 Pro présente le Trois-Rivières Metal Fest 10e édition. 14 groupes sur 2 soirs mettant en vedette e Spice Dicon, Martyr, Ballon de Serge a d o n i m u s Visor Index, Euraxis et pour la première fois Trois-Rivières, Cannibal c o r r s e Plié en vente chez m u s é e Daniel Côté au c a l i m a t s o n et au Trois-Rivières Metal.com au coût de 35$ pour un soir ou 60$ pour un soir.

Pour les deux soirs. Quantité limitée. C'est des compilations doubles remises gratuitement à l'entrée u n e gracieuseté de Galley Records. Les 15 et 16 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. C'est Zone Metal! Pour tous les détails, visitez le t r o i s r i v i è r Metal.com. Archambault, a u lieu de découverte culturelle avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 Boulevard des Récollets et découvrez-y musique.

l e c t u r e v i d é o jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux.

Scorpions avec la pièce Raised on Rock qui ouvre leur dernier vraiment très bon, un très bon album Sting in the Tail qui est paru au printemps dernier. Juste avant ça, on a entendu les Black Rose avec Kicking My Heart Around, c'est tiré de l'album By Your Side, paru en 1999. Et au début du bloc, on a entendu ACDC avec I Put the Finger on You, c'est tiré de leur album, un de leurs albums classiques, For Those About to Rock, paru en 1981.

15h40, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante rockclassic.com. m l a i On va poursuivre toujours dans le hard rock. Dans un moment, on va entendre les Nashville Pussy ainsi que les Canadiens de Anvil. Mais tout de suite.

On écoute cet immense classique de Ted Nugent Stranglehold. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à d i f f u s e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM!

Le Service aux étudiants pour vous, avec vous. Le e t m plaisir, s des p quatre-vingt-neuf.

どうしたらいいの

You live and breathe for me But all you ever do, baby, is shake my dream a u s e you keep on pushing, baby, like you've never ever been in love before

Page et David Coverdale avec la pièce Shake My Tree qui ouvre le seul et unique album que le duo a enregistré. Album tout simplement intitulé Cover Page, Coverdale Page, paru en 1993. Juste avant ça, on a entendu le trio anglais Raven avec Crash Bang Wallop. C'est tiré C'est une pièce en bonus en fait qu'on retrouve sur la version remasterisée.

De leur deuxième album, Wiped Out, qui est paru à l'origine en 1982. On a aussi entendu les Canadiens de Anvil avec Tease Me, Please Me. qui s e s t tiré de leur chef-d'œuvre à l'album Metal on Metal. C'est leur deuxième disque qui est paru en 1982. On a aussi entendu Wendy O. Williams et les p l a s m a t i c s avec Hitman Live Millen. C'est tiré à eux aussi de leur deuxième album, Beyond the Valley of 1984, qui est paru en 1981.

On a aussi entendu un autre groupe, dans lequel on retrouve de méchantes filles, c'est-à-dire Nashville Pussy, que j'aime beaucoup. On,、euh, on, a entendu la pièce First I Look at the Purse, c'est tiré de leur premier album, Let Them e a t Pussy.

De 1998, pour lequel ils ont gagné un Grammy. D'ailleurs, c'est vraiment incroyable. Au début du b l o c on a entendu un homme qui a beaucoup influencé, entre autres, Lips de Anvil. Je parle de Ted Nugent avec son méga classique Stranglehold, la pièce qui ouvre son non moins classique premier album homonyme paru en 1975.

16h14, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je suis avec vous jusqu'à 17h. Rock c l a s s i q u e possède un site web à l'adresse www.rockclassic.net q u sur lequel vous retrouverez, entre autres, il y a des choses qui pourraient vous intéresser par rapport à l'émission. Il y a, entre autres, les canvas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier. Vous retrouverez aussi les tops des années passées.

Il y a un lien pour me contacter. Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie comme ça d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Il y a une section nouveauté, s、euh, qui, euh, dans laquelle vous retrouverez un lien qui va vous mener vers mon blog, dans lequel se trouvent plus d'une centaine de critiques de disques qui sont sortis depuis un an. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont,、euh, devraient trouver quelque chose qui va les intéresser.、Euh, le site se trouve au www.racclassique.net.

Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter ma deuxième nouveauté de la semaine, le tout nouvel album de la formation de Thrash californienne Death Angel. Pour le moment, on va prendre un virage vraiment métal avec des trucs qui sont sortis dernièrement et qui sont particulièrement bons. Dans un moment, on va entendre Soy Work et Soul Fly, mais tout de suite, on écoute Nevermore.

Sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et s la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est Faux891FM!

to come.

Ou écrivez-moi à dpcfouacommercial.uktr.ca. Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Archambault, a u lieu de découverte culturelle avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Écollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux.

Soulfly avec Rise of the Fallen. C'est tiré de leur dernier album, Omen, qui est paru au printemps. C'est un groupe que je n'ai jamais apprécié. Je n'ai jamais aimé ça du Soulfly avant. Mais le dernier album, Omen, j a i pas mal écouté. C'est un, un bon album. Juste avant ça, on a entendu Armored s a i n t avec Loose Cannons. C'est la pièce qui ouvre leur très bon disque, La Raza.

Qui est paru au début de l'année. On a aussi entendu Soy Work avec Night Comes Clean. C'est tiré de leur dernier album qui est paru cet été, The Panic Broadcast. Ça aussi, c'est un autre album, ouais, du, du metalcore, je l'ai dit souvent. C'est un genre de musique que je n'aime absolument pas, que je trouve vraiment plate.、Euh, mais The Panic Broadcast, c'est un bon album, e n tout cas, ça m'a beaucoup surpris. Au début du b l o c on a entendu Nevermore avec Without Morals. C'est tiré de leur dernier album qui, lui aussi, est paru cet été, The Obsidian Conspiracy.

et Qui est loin d'être le plus prolifique des groupes du genre, puisqu'ils existent depuis 1982 et euh, depuis, euh, depuis tout ce temps, ils ont produit en tout seulement six albums studio, ce qui est vraiment peu et incroyablement maigre par rapport、euh,

Aux autres、euh, formations du genre,、euh, particulièrement quand on pense à un groupe comme Overkill, qui eux en ont produit 15 depuis leur formation en 1980. Par contre, Death Angel、euh, peuvent se dire que tous leurs albums sont de grande qualité, du moins si on en croit les critiques avertis q u i l e s considèrent tous de qualité supérieure. Personnellement, je ne connais pas tous ces albums, mais、euh, j'ai pas mal cessé de m'intéresser à eux après leur、euh, deuxième disque, Frolic、euh, Through the Park, qui date de 1988 et qui contenait leur、euh,

La fameuse pièce I'm Bored, qui a connu certains succès underground dans le monde du métal à l'époque. Apparemment que j'ai vraiment manqué quelque chose, si j'en crois les critiques et les articles que j'ai lus dernièrement par rapport à Death Angel. Malgré leur sortie de disques sporadiques, ils ont toujours produit du matériel de qualité supérieure.

En tout cas, c'est exactement ce qu'on retrouve sur leur nouvel album, une musique mélodique très technique et brillante. Death Angel évoque beaucoup,、euh, je trouve qu'il ressemble beaucoup à un autre groupe de San Francisco, la légendaire formation Exodus, qui a assurément été une des très grandes influences sur Death Angel. Mais le nouvel album、euh, du groupe démontre qu'à ce moment-ci, l'élève a dépassé le maître parce que Relentless Retribution est de bien loin.

bien meilleur album que le dernier Exodus qui est sorti au début de l'été, Exhibit B de Human Condition, que je n'ai pas tellement aimé. Le nouveau d e a t h Angel, il n'est pas parfait, mais c'est vraiment un très bon album de Thrash. Question de vous en faire une idée, on va tout de suite aller en écouter trois extraits sur les ondes de la radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou 89 FM!

Rebel.

Angel, on vient d'entendre trois extraits de leur tout nouveau et très bon disque Relentless Retribution. On vient d'entendre Death of the Meek. C'était précédé de True. c Et s au début du bloc, q u on entend du c l a w s in So Deep, sur l a q u e l l e on retrouve une très belle partition acoustique. Il y a d'autres très bonnes pièces sur le disque qu'on voudrait citer, comme entre autres River of Rapture, Where They Lay, et Oponents at Side.

Qui sont i n t é r e s s a n t s On retrouve aussi une ballade originale très réussie sur ce disque que j'ai vraiment apprécié, qui s'intitule Volcanic. Il faut savoir que le nouveau Death Angel, il n'est pas parfait, mais c'est vraiment un très bon album de Thrash. Pas aussi bon que le dernier Overkill, j'avoue, mais aussi bon que le dernier Ethan et de très loin supérieur au nouveau Exodus. J'ai vraiment bien aimé cet album de Death Angel, Relentless Retribution. Ça vaut un bon 8,5 sur 10.

À conseiller pour les amateurs de b o n vieux thrash t e c h n i q u e à la sauce Bay Area. 16h56, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Les palmarès sans rappel vont suivre dans un moment avec Mathieu Plante. Ce sera suivi à 20h de mes amis Les Lutins de l'Enfer pour les amateurs de métal plus extrêmes. Amateurs de rock, n'oubliez pas Fred Durand et Le Voyage Insolite lundi prochain à 19h. Serge Nadeau le mardi à 19h, lui aussi.

Euh, avec Rock Révélé et le Dr. Penragon qui sera bien sûr encore une fois à réanimation à 21h toujours le mardi pour vous susurrer tout plein de, d'horreur à l'oreille. La semaine prochaine à r o c k l a s s i q u e je vais vous présenter entre autres le nouvel album d'une toute nouvelle formation métal canadienne qui m'en va d'être une chanteuse et qui s'appelle Order of Chaos ainsi que le tout nouvel album de Neil Young intitulé Les Noises et qui sort en magasin mardi prochain.

Je vais aussi vous présenter un groupe de hard rock funky des années 70, euh, très o b s c u r du nom de Trapeze. Je vais vous présenter une face en entier du troisième album classique de Led Zeppelin. Simon Fitzbis sera là pour présenter ses c a r r é aux dates, les éphémérides du rock entre 11h et midi. N'oubliez pas que les, que rock classique débute dorénavant à compter de 11h05, juste après les nouvelles de Radio-Canada.

Je vous laisse avec une dernière pièce de la formation qui sera la vedette du t o i r v i è r e Metal Fest dans trois semaines. Les Américains de Cannibal Corpse avec un classique du mouvement Death. Le, on p r é a i t d i r que c'est le back in black de Cannibal Corpse. La pièce Hammer Smashed Face du disque Tomb of the Mutilated de 1992. On va entendre la version en spectacle tirée de l'album Live Cannibalism paru en l'an 2000.

Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à 11h pour une autre émission classique. Salut!